Maxi max, max maximum ok Vous vous rappelez, Sybille Walk On By avec un remix made in Max à l'instant et on continue avec ce qui est tout nouveau tout chaud sur l'antenne, All Noise et ça c'est la nouvelle musique qui nous vient de Hollande qui vous fait bouger, ils étaient avec nous à la dernière soirée du Boy, c'est James Brown is still alive sur Max brown still alive still alive. still alive. 10h35, minutes je vous souhaite une très bonne matinée avec nous, on va continuer à se faire remuer du doigt de pied avec la nouvelle musique, à savoir Anthony, tiens donne-moi ma feuille oh, oh, oui. bon. ouais. No one is <rire> <t 'oublie rire> sur Maximum, à suivre <rire> Barbecue, les, jeux, ouais. les jeux, t'oublies pas Ben attends, ça va venir oh, Il y a des jeux, c'est ça, tous les 3 millions Professionnel. Bravo Yonel. J'ai un concept très fort au niveau de la dance. C'est normal. Hein. Oh, ai Tiens, tu peux mettre la bonne vitesse, s'il te plaît, sur ce titre-là <rire> avez-vous oui, on est quand même vachement aidé dans la musique on, est bien on à la fait cuisine, des trucs hein. non j'ai des remix voilà attendez j'ai un truc à vous dire il y a encore des cadeaux à gagner des compil tous en boîte alors vous téléphonez tout de suite au 40 39 09 09 16 1 40 39 09 09 pour 10 compilations de tous en boîte sur maximum la musique ça continue je vous le disais tout à l'heure barbecue production le pernol est plus dans la cheminée on se fera aussi in house avec love to love you baby ça c'est un souvenir maximum et puis dire i have you brain on down petit à petit oiseau fait son nid moi en bien moi. Oh <laughs> On se faire plaisir ce matin, on va se passer toute la musique qui nous fermer du doigt de pied. Oh, vrai. Il n'y a pas de raison pour qu'on se fasse plaisir. qu'on ne se fasse pas plaisir. Fais gaffe ah parce ouais, que tu dis qu'on qu ne pas plaisir, pardon. 10h50, bonne matin à tous avec Synergia, Love Me Right et Taffy fur You know how to love me. au maximum j'ai encore des cadeaux pour vous 10 compilations Technodense Party si vous téléphonez tout de suite au 40 39 09 09 16 1 40 39 09 09 dans deux minutes le nouveau Crystal Waters Surprise Témoins de Le Plus Info, Jocelyne Busson, bonjour Bonjour, j'en ai orange sur les routes, terminé les vacances de Noël, ça devrait bouchonner dès 15h aux abords de la capitale, autrement dit, si vous n'êtes pas encore parti des stations, et eh bien il est déjà trop tard pour éviter les bouchons. Il y a de l'espoir, le cessez-le-feu entré vendredi soir en vigueur en Croatie a été généralement respecté hier, mis à part des tirs d'artillerie près de Zadar et Dubrovnik. Cyrus Vance, l'émissaire des Nations Unies, est optimiste quant au déploiement dans le pays des casques-bues. Un ballon d'oxygène pour la nouvelle CEI, les 17 principaux pays occidentaux, créanciers de l'ex-Union soviétique, ont décidé d'octroyer un différé des paiements des dettes contractées avant le 1er janvier 1991. Kiev-Moscou, c'est pas longtemps de cordial. Les négociations sur l'avenir des forces armées soviétiques piétinent. La Russie refuse d'abandonner à la République d'Ukraine la flotte de la mer Noire. Seule force maritime stratégique de la CEI, dont les bases sont libres des glaces en hiver. Le raid de Paris-le-Cap mais le cap vers le Gabon. Une étape de 400 km aujourd'hui. Vatanen a récidivé hier en remportant l'étape camerounaise. Mais Hubert-Oriol sur Mitsubishi demeure en tête au championnat. Chez les motos, victoire d'étape pour l'Italien Orioli. Peter Roncel conserve la tête du général. Basket, statu quo en tête du championnat de France national 1A. Cholet, Limoges et Poortez ont remporté leur match hier soir. Au nord, bleu et froid au sud, on ne peut pas tout avoir Mad ah Max non. à Paris Mel Gibson la star la plus payée d'Hollywood mais aussi selon le magazine People le plus sexy de l'année 91 a fait une halte dans la capitale pour présenter son dernier film Hamlet un film signé Zephy Relly l'acteur australien a trouvé Paris très joli à tel point qu'il songe à quitter son ranch chez ses vaches australiennes pour venir s'installer chez nous on pourrait peut-être aller s'installer nous au pays des kangourous ouais, ouais. 11h sur Maximum et c'est nous jusqu'à minuit Lionel Safré tout à fait c'est nous c'est où c'est là 40 c'est dans 13 heures